Bienvenue à vous tous à cette édition de la mi-journée de ce dimanche. Voici d'abord les grands titres. La police a présenté à la presse ce dimanche quatre personnes qualifiées de bandits accusées de brassage de banque, dont la banque au bout dans une déclaration de ce dimanche. Pierre Mouliquier, porte-parole du ministère de la Sécurité dans ses attributions, appelle les propriétaires de comptes qui seraient cibles de ce banditisme d'approcher la branche de la police pour enquête. Un corps d'homme du nom d'Augustin Jalimana a été retrouvé ce samedi, suspendu sur une corde dans sa maison à la colline Ouignouda de la commune Ouiga, en province Ekaloudi. Les équipes masculines, deux féminines, et celles des enfants et vétérans, ont joué ce dimanche le tournoi multiculturel pour se préparer au championnat national qui va bientôt démarrer. Plus de 30 personnes ont bu le jus de, de banane en mauvais état lors de la fête du mariage de ce samedi sous la colline Bouhiema de la commune Kayogolo dans la province d'Omakamba. Selon les informations recueillies auprès de ceux qui participaient à cette fête, ce jus s'est remêlé avec du poison. Ils disent que ceux qui sont tombés malades ont eu comme symptômes des douleurs au niveau du ventre Et des mots dotés de certains patients sont sous traitement médical au centre de santé d'Ogatabo et Mugeni, et d'autres à l'hôpital de Makamba. L'administrateur de la commune Kayogoro dit d'attendre le résultat de ses examens faits à l'hôpital pour savoir exactement la cause et les écoles. Pendant cette fête de mariage dont les cérémonies se déroulaient sur la colline d'Ouheema de la commune Kayogoro en province de Makamba, plus de 30 personnes ont biologi de bananes à mauvais état. Les informations recueillies auprès de ceux qui participaient à cette fête relatent que ceci serait mêlé du poison, car ceux qui ont souffert sont seulement ceux qui en ont bi et ont commencé à avoir comme symptômes des douleurs au niveau du ventre et des maux de Les serviteurs d'Odje ont d'abord prié pour ces personnes, mais la situation n'a pas changé. Par après, elles ont été acheminées vers les établissements de santé. Certains d'entre elles sont sous traitement au centre de santé d'Ogatabo et mugueni et d'autres à l'hôpital de Makamba. Le matin de ce dimanche, les gardes malades nous ont révélé que certaines de ces personnes étaient presque en bon état et que d'autres n'avaient pas encore parlé. L'administrateur de la commune Kayogoro, Antoine Ndaïra dit qu'on attend les examens de la part des médecins pour savoir exactement les mobiles de cette situation. Il demande à la population de rester sereine, car de tels cas se sont souvent observés dans les années antérieures et surtout pendant l'été, suite au jido banane mal préparées. Depuis Makamba, il Elize Kuisera pour la radio Isanganiro. Page Société Plutôt Sécurité à présent, le corps d'un homme du nom d'Augustin Vialimana a été retrouvé ce samedi suspendu sur une corde dans sa maison à la colline Ouignouda de la commune Ouiga, en province Karoussi. Le chef de colline dit que cet homme de 28 ans se serait suicidé la nuit après que sa femme aurait fui lorsqu'il lorsqu allait la battre. Il a accusé de n'avoir rien fait. Lorsque de retour à la maison vers le soir, il a trouvé que la femme n'avait pas encore terminé le brassage des bananes mûres pour la fabrication de la bière. Comme l'indique, ses voisins chefs de colline, l'homme était parti chercher l'engrais chimique à Caroussi, confiant au travail à son épouse. Les, les voisins témoignent que la cohabitation co de ses conjoints était pacifique et déplore cette prise de décision de leur voisin pour prendre fin à sa vie. La police indique que des enquêtes sont en cours depuis ce samedi. La police a présenté à la presse ce dimanche quatre personnes qualifiées de bandits accusées de brassage de banque dont la banque au bout. Dans une déclaration ce dimanche, Pierre Houli qui est porte-parole du ministère ayant la sécurité dans ses attributions appelle les propriétaires de comptes qui se seraient, seraient cibles de ce banditisme d'approcher la banque de la police pour enquête. Je ne pas Issan vous ratez l'essentiel. Oui, équipes masculines et féminines et celles des enfants et vétérans jouent ce dimanche le tournoi Mirtu culturel pour se préparer au championnat national qui va bientôt démarrer. Albert Habjalimana, président de la Fédération burundaise de rugby, indique que ce genre de tournoi sera organisé dans d'autres régions du Burundi tout en précisant que les équipes, que les premières équipes vont bénéficier des trophées sous le micro de Jean-Marie Vianenge d'Akamana. Ça s'inscrit dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby vers 23. Normalement, ce tournoi ne devrait pas y être joué aujourd'hui. On avait prévu ça le 8 septembre parce qu'à partir du 8 septembre, il restait exactement 365 jours pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Mais comme il y a Eu un petit empêchement. On n'a pas pu jouer le 8 septembre. On a dû reporter le tournoi pour aujourd'hui. Deuxième chose, c'est qu'on a des experts qui sont ici qui sont en train de former les arbitres niveau 1, les coachs niveau 1, les préparateurs physiques niveau 1 et le programme Activate niveau 1. Le tournoi va servir aussi pour l'évaluation des arbitres qui font le niveau 2. Ça va permettre aussi aux joueurs de voir à quel niveau ils sont pour bientôt commencer la saison 20, 22 23. Et combien d'équipes s'affrontent pour le moment? Aujourd'hui, il y a 8 oui, équipes de Bujumbura masculin, il y a 2 équipes féminines et il y a des équipes des enfants mais aussi il y a des vétérans qui vont faire le touch rugby. Ce tournoi ne se termine pas à, à, à Bujumbura. Le tournoi est divisé en 3 régions. Il y a la région sud, il y a la région de Bujumbura qui est l'ouest, il y a la région nord et centre. Donc aujourd'hui c'est la région de l'ouest euh, Qui joue et bientôt au mois de novembre, ça sera la région sud et après en décembre, ça sera la région nord-estante. Quel est le sort es. des équipes qui vont être classées première Le sort, c'est euh, on a prévu des coupes et il y a des trophées là-bas, donc euh, l'équipe qui va sortir première va gagner une coupe. Restons dans cette même rubrique. Le jeu de volley beach volley bien au Burundi. Affirmation de Serge Nakavula, président de la fédération burundaise de volley-ball. Il indique qu'il y aura deux équipes féminines qui participeront à Dalai Salam à la fin de ce mois dans la compétition qui sera organisée au niveau de la communauté de l'Afrique de l'Est. En présence aussi des équipes de l'Europe qui viendront aussi participer à cette compétition des filles qui reste dans cette branche qui est le Volley Beach. Et jouer tantôt à la plage, tantôt, au sable, ou moment où dans d'autres pays, c'est uniquement au beach. Il rassure toutefois que bientôt ce, ce jeu sera mieux organisé. Suivez-le. Le volleyball de sable maintenant évolue parce que, comme vous l'avez vu dernièrement, on avait organisé une compétition de la zone 5 ici au Burundi. Et le Burundi a été classé donc le premier chez les hommes et chez les femmes. Maintenant, dernièrement, on a participé dans la Coupe d'Afrique donc du volleyball beach qui s'est déroulé à dire au Maroc et on a été classé huitième au niveau des garçons et au niveau des filles, nous avons eu deux équipes qui avaient quand même une bonne place. Dernièrement aussi on a envoyé nos équipes à Darislam aussi, ils ont été classés, une équipe a été deuxième chez les hommes et une équipe a été aussi deuxième chez les femmes. Donc ce qui est bon pour nous. Et puis à la fin de ce mois, il y aura deux équipes féminines qui vont participer à Darislam aussi au niveau de la communauté civile. Et il y aura des compétitions qui sont organiser au niveau de la communauté aussi il y aura des équipes qui seront venues de l'europe qui vont participer dans cette compétition maintenant comme le volleyball beach fait partie de la branche du volleyball qui amène beaucoup de sponsors au niveau de la fédération internationale du volleyball on nous a fait un clé de comme quoi on doit mettre beaucoup d'efforts au niveau du volleyball beach pour que l'on puisse bénéficier des fruits donc visibles. Maintenant, en guise d'exemple, nous avons eu des preneurs et des équipes, entre autres le Petit Bassam, oui, et le Carrera. Ils vont prendre en charge quelques quatre équipes pour les entraînements et pour le rafraîchissement, ce qui est en pas. Et puis, nous avons espéré que même au niveau des autres beaches, il y aura quand même des restos et bars qui vont prendre en charge d'autres équipes. La société d'assurance du Burundi octroie des indemnisations dans un délai des mois en cas d'accident dans une conférence de presse tenue ce vendredi à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire de cette société. Charles Ndegidjimana, la tête de cette société, estime que les retards qui peuvent être observés sont dus notamment à un manque d'informations de certains clients qui saisissent les juridictions avant de saisir cette société en cas d'accident. Suivez-le. Aujourd'hui, la SOCAWU célèbre ses 45 ans avec euh, un sentiment de satisfaction sur le plan d'indemnisation parce qu'au euh, niveau de la SOCAWU, tout dossier en état d'être indemnisé ne peut pas dépasser un mois. On essaie d'être tous les dossiers en état dans le mois. Et sur nos conseils de passer les mains nos clients, c'est aussi les tierces personnes qui sont victimes des accidents ou euh, oui, des accidents causés par nos assurés. Nous essayons euh, d'intervenir le plus rapidement possible. Et tout simplement, il faut noter que l'indemnisation dépend aussi de la victime. Si la victime est prête avec tout ce qu'il faut dans son dossier, nous essayons de le retirer dans le mois sans toutefois le laisser faire des vagues et vient ici pour chercher son indemnisation. Nous nous disons que nous remplissons cette mission d'indemniser les gens à temps et nous allons essayer encore de réduire les délais pour que les gens puissent être indemnisés dans les brefs délais. Mais aussi, euh, il y a un, un manque d'information ou de sensibilisation. Il y a des personnes qui croient que pour être indemnisé il faut d'abord passer par les cours de tribunaux. et tribunaux. C'est à ce moment-là où la personne va s'adresser à une juridiction avant de s'adresser à la SOCAO. Mais chaque fois que nous apprenons qu'il y a eu une plainte euh, contre la SOCAO, nous approchons la victime pour lui signifier qu'il est possible d'être indemnisée sans toutefois passer par de tracasserie judiciaire, parce que eh, c'est son droit d'être indemnisé si, eh, du moins, son dossier est clair et complet. Rendons-nous à Kirundu avant de mettre fin à cette édition. Les familles de la commune Nega, en province Kirundu, qui ont accueilli des orphelins dont leurs mamans leur ont été assassinées par leurs conjoints ont reçu une assistance de vivre à Biot de la part du Forum des femmes de Kirundu, Hanesi ou de Imana. Signale que ce geste le témoin de soutien vers ses familles et demande à la justice de sanctionner exemplairement tous ceux qui sont coupables d'assassinat Abraham Safari. Les 11 familles qui ont bénéficié de l'assistance ce samedi de la part du Forum des Femmes de Kirundo sont toutes de la commune de Nega, les familles qui ont accueilli des orphelins dont leurs mères ont été assassinées par leurs conjoints. Annezi Wizemana, présidente de ce forum, fait savoir que cette assistance est faite de 20 kg de haricots pour chaque enfant orphelin, 10 kg de riz, 10 kg de farine de maïs, des habits et des pagnes pour les mamans qui hébergent ces enfants. Anezi Wiseimana explique que ce geste est le témoin de soutien pour ces familles qui ont eu cet esprit charitable. Elle demande à la justice de sanctionner exemplairement tous ceux qui effacent la vie de leurs épouses. La présidente communale du Forum des femmes en commune d'Onega explique que les violations basées sur le genre sont monnaie courante en commune d'Onega, mais que les descentes de sensibilisation sont en cours. Quant aux conséquences de ces violations, Elles sont multiples, selon la conseillère du gouverneur chargée du développement. Elle dit qu'à part la maman qui est assassinée, l'auteur est aussi emprisonné et les enfants en sont les victimes. Rappelons que trois femmes ont été assassinées à Kirundo depuis le mois de janvier de cette année. Le dernier cas est la femme du nom d'Urgois Clotilde, abattue par son mari il y a quatre mois sur la colline d'Outwe, en cette même commune, où elles se sont rencontrées ce samedi pour donner cette assistance. Depuis Kirundo, à Safar pour la radio.